Bonjour, ici Martin Archambault de l'Association des véhicules électriques du Québec. Vous écoutez le podcast Auto avec Luc Desormeaux et ses collaborateurs. monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto. Luc Desormeaux au micro et cette semaine, je reçois le professionnel de la voiture électrique et écologique, Martin Archambault. Salut Martin! Salut Luc, ça va bien? Ça va bien toi? Bah super bien, mais sans pas trop d'inqualificatifs oh, ouais. Il faut que la tête me passe encore dans un cadre de porte d'auto électrique. Oui, mais quand tu connais ça, tu connais ça. <rire> ouais, Martin ben, Archambault de l'avec. Ah oh, écoute, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc euh, Martin, Quand tu es là, on parle de voitures électriques et ce qui, passe, ce qui se passe dans le monde de la voiture électrique. Euh, tu as plein de nouvelles pour nous cette semaine. Je vais te céder euh, la parole puis je vais suivre parce que je n'ai pas vraiment suivi beaucoup l'actualité euh, électrique euh, dans les dernières semaines. J'étais plus sur le salon de Los Angeles et ces choses-là. Fait que euh, je vais te laisser aller puis je vais commenter comme, comme je fais d'habitude parce que je ne suis pas capable de me la fermer. Fait que euh, vas-y fort, puis je te suis. Il n'y a pas de problème. Écoute, euh, je commence par. Euh... Une, une annonce euh, quand même assez particulière qui est sortie en, en exclusivité sur le site de la l'AVEC euh, un peu plus tôt, euh, il y a deux semaines. Euh, donc, l'annonce d'une voiture électrique euh, qui serait fabriquée et assemblée, euh, assemblée au Québec, à Bromont, possiblement. Euh, donc, on parle de l'entreprise de Las Vegas, 2050 Motors qui euh, pourrait assembler deux modèles de véhicules électriques, là, la iGo EV et la, je ne sais pas trop comment la prononcer, là, je la prononce Auxyn Ibis. Okay. Donc, euh, il y a une semaine et demie, presque deux semaines, en fait, des représentants de la compagnie 2050 Motors étaient en visite à l'ancienne usine de Hyundai à Bromont, euh, et puis étaient accompagnés de représentants d'investissement Québec. Euh, puis tout ça là, euh, ça n'a pas été, il n'y a pas eu d'annonce en grande pompe parce qu'il n'y a encore rien de fait mais nos espions sont là. Euh, C'est pas détaché du programme et du souhait du gouvernement du Québec d'avoir euh, 100 000 véhicules sur les routes du Québec puis euh, de se voir un vecteur important dans l'électromobilité. Je vous rappelle que dans le programme annoncé par le gouvernement du Québec, il y avait euh, des incitatifs pour que les gens s'achètent des voitures, mais il y avait aussi beaucoup de choses qui touchaient le développement, la création d'emplois dans le domaine de l'électromobilité. Ouais, donc, ouais, ça s'inscrit ouais. fort probablement dans, ce, dans cette euh, veine-là. Donc généreux crédits un généreux on... crédit d'impôt. Et... Ouais, c'est ça. Hein? Je pense qu'on n'attirait pas des mouches avec du vinaigre. Puis en même temps, ben, on, est un, on est un petit microcosme au Canada là, en, en ce qui a trait euh, à l'engouement pour les voitures électriques au Québec. Donc, je pense que dans ce sens-là, c'est assez cohérent. Donc, on parle de deux voitures. Si on parle de la, de la plus impressionnante, je pense, là, ou la plus, la, la, plus grand, la plus grosse des deux, c'est la l'Aoxyn Ibis. Euh, écoute, visuellement, ça ressemble un peu à une Buick Lacrosse. Fait que, bon, on aime ou on n'aime pas, là. Bah c'est euh, pas, pas une voiture qui est laide. Qui c'est plus la perception de... De ce que le monde a ou de la lacrosse? Oui, euh, peut-être plus, ça je te dirais, parce que effectivement, c'est une voiture qui est HL. Qui c'est une voiture que je vous dirais, là, si je comparerais ça, ou euh, pas, pas comparer, mais si je faisais un parallèle. Euh, quand on pense à une voiture comme la Tesla, on pense à une voiture de luxe, de performance. Quand on va parler euh, de, de cette voiture-là, donc la, la Ibis. Euh, Euh, qui, qui, soit, qui serait développé, qui serait hein, au conditionnel, là, la Oxine euh, Ibis. C'est une voiture euh, qui ne serait pas vraiment une voiture de performance en termes de vitesse, mais en termes d'autonomie. Donc, on parle de 485 à 520 km d'autonomie, ouais, euh, ce donc, qui répondrait à, à, aux besoins de la majorité des personnes. Ben, je pense que oui, hein, si on commence, là, on commence à avoir un peu de... Ça commence à avoir un peu de, de, de caractéristiques intéressantes. Ouais. Euh, bon, on y n'a y pas beaucoup, beaucoup d'informations sur le véhicule. On a des informations plus euh, génériques comme celle que je vous donne là, euh, en termes de poids, d'empattement et tout ça. Mais euh, le reste, on n'a pas beaucoup de caractéristiques euh, qui, sont, euh, qui sont données. On sait que ce serait des batteries lithium polymère, euh, juste sous le plancher du véhicule. L'intérieur euh, du véhicule... Euh, Euh, ressemblent dangereusement aussi à l'intérieur d'une Buick Lacrosse la carrosse. Avec un volant de Tesla. Avec Model un S. volant de Tesla, ouais. Le volant, le logo sur le volant. Quand, quand ils ont montré le logo sur le volant, dit, ben, ils se sont trompés. Ils ont mis une photo de Tesla ouais. Model S. dis ben non, l'écran est plus gros que ça dans une Tesla. Oui, oui, non, non. C'est ouais. voulu comme ça, je pense. Mais en même temps, bon, c'est... Le fait que ça soit, euh, qu'il soit envisagé que ce soit des voitures qui soient fabriquées, ben, fabriquées ou assemblées à tout le monde ici, ça devient assez intéressant. Puis le deuxième modèle euh, qui est euh, prévu, c'est tout, une, une toute petite voiture, la Igo EV. Euh, là, écoute, on est, on est plus proche euh, en termes de, de, de taille euh, je veux dire de la smart électrique. Une Twizy peut-être, de Renault, ouais, euh, une smart. C'est ouais. assez petit, c'est une toute petite euh, bagnole. Euh, qui aurait quand même, par contre, euh, pas loin de 320 km d'autonomie. Là, on parle encore d'une voiture avec... Euh, on parle, quand on parle de 320 km d'autonomie, là on est dans le range de ce qui est annoncé pour les voitures de prochaine génération pour euh, 2017-2018. là ouais. Donc, euh, on est déjà dans cette gamme d'autonomie-là pour euh, cette toute petite voiture. Donc, euh, 320 km d'autonomie, comme je disais, une voiture qui fait du 0 à 100 en 7 secondes, euh, c'est des petit modèle, je pense qu'ils pourraient, euh, qu'ils seront probablement pas mal moins chers que le modèle dont on a parlé précédemment, c'est une petite simple place. Là. Donc, c'est de la spéculation en termes de, est-ce qu'on ne peut pas dire encore que c'est fait, puis ils vont euh, hors de tout doute se faire euh, au Québec, mais ouais. c'est en négociation, quand les gens de la compagnie sont sur place, puis sont avec les gens euh, d'Investissement Québec, on peut penser qu'il y a quand même… Euh, On n'est pas juste au, au, aux premiers échanges. Là, Il y a quand même un bout de travail et de discussion qui a déjà été faite. Si on a réussi à amener les, les dirigeants sur place puis commencer à inspecter l'usine et tout ça. Donc, euh, disons, disons que ça regarde bien. Ouais. L'usine de Beaumont de Hyundai appartient au gouvernement, j'imagine Euh, c'est une excellente question ça ne doit plus répondre. appartenir à Hyundai j'imagine. je sais que le gouvernement avait mis beaucoup d'argent là-dedans, finalement Hyundai était parti euh, j'ai l'impression que ça doit appartenir au gouvernement ou en majeure partie euh, c'est déjà un bon début, euh, Tesla a acheté une ancienne usine de Toyota pour commencer. Fait que c'est sûr qu'il faudra qu'ils modernisent l'équipement, probablement, tout ça, pour ouais. monter. Mais tu as déjà, au moins, une base avec... Euh, ouais, quelque chose... C'est ça, quelque mais, chose qui déjà pour ça. Mais je suis quand même surpris que ça soit encore... Euh, après Parce que ça fait quand même un bout de temps là, que c'est ouais. pas euh, en fonction. Ouais. Que tout l'équipement soit là, ou en tout cas, qu'il y ait... Euh, Fait, quel espace, on n'en doute pas, parce que l'usine est de la même grandeur, mais les équipements, les palans, tout l'équipement que tu retrouves normalement dans une chaîne d'assemblage de véhicules, c'est encore là ça a été vendu au moment où euh, ils sont hum. sortis de deux, je ne le sais pas. Ouais, il y en a des peut-être partis avec, là, mais, mais bon, au moins tu t'as l'espace, c'est quand même un, ouais, un bon début. C'est ça de prix, effectivement. Ouais, là, on parle de quel prix pour la plus grosse? Écoute, on a, en tout cas moi, peut-être qu'il y en a qui ont eu l'information. Moi, j'ai vu aucune information euh, qui, me laiss, qui nous laissait euh, euh, qui donnait des indications de prix ou dans quelle plage ça va se situer. Là, écoute, on parle d'une voiture assez luxueuse qui va faire 500 km d'autonomie. Euh, je m'attends pas à ce que ça soit donné là, si on compare avec les véhicules d'aujourd'hui. Ça ne sera pas le prix d'une Tesla, là, mais euh, ça va sûrement euh, se détailler. là. Euh assez cher là, je serais pas surpris qu'on soit... Qu parle de 60-70 mille pour le véhicule. Là. Ok. Ouais, c'est ça. On verra. Ça serait le fun que ce soit un véhicule qui, euh, qui, qui est achetable par le commun des mortels, surtout si c'est fait au Québec, mais ça ne sera peut-être pas le cas, ce qui va être peut-être un peu dommage. Oui, ben c'est surtout pour ce modèle-là, parce que c'est un modèle qui est un petit peu plus euh, luxueux. Maintenant, euh, tu sais, je dis ça, puis en même temps, euh, j'ai aucune, euh, aucune information, c'est ça. Donc, euh, on peut être surpris, hein. Euh, la, nos, nos amis euh, chinois, parfois, euh, réussissent <rire> à faire des tours de force au niveau des prix. Puis euh, je sais pas si beaucoup de pièces probablement qui vont euh, être entrer dans la fabrication de ces véhicules-là qui vont provenir de la Chine, donc peut-être que les prix euh, vont être un peu plus bas, mais enfin, attendons, on ne peut pas trop spéculer là-dessus pour l'instant. C'est une propre bagnole, par contre, c'est sûr que, c'est ça, nous, on, on a le référentiel nord-américain euh, de la Buick Lacrosse, donc c'est pas, euh, comme tu disais tantôt, je pense que c'est judicieux, c'est pas le look du véhicule, comme à, à quoi on associe ça nous autres mentalement. C'est euh, la perception. Le, le, le conducteur typique d'une lacrosse là je pense pas que c'est nécessairement le conducteur typique de ce, cette uh, oxine ibis là mais en tout cas ouais, mais peut-être si je peux euh, leur faire une suggestion changez le nom de char <rire> effectivement quelque chose Mais, qui coule mieux quand tu le dis. Ouais. Ben, en fait, il faut, faut bien comprendre que ça c'est un, un projet qui ne date pas de l'idée de, de, de peut-être venir s'installer ici. Là. Euh, ça, ça, ça fait déjà un petit bout de temps qu'il que qu y a des travaux qui se font là-dessus. Là, donc, c'est... Alors, la compagnie Oxyn, qui s'est associée avec une compagnie euh, italienne qui s'appelait Techno Design, puis on travaillait sur le développement du châssis, euh, ça fait déjà un petit bout de temps, il faut dire que des fois, il y a des noms qui sonnent mieux, ou en tout cas, qui ont une consonance un peu plus euh, intéressante dans certains pays, puis un peu moins dans d'autres, d'ailleurs... Euh, Ça arrive que le même modèle de véhicule euh, porte des noms différents là, aussi, en Europe. Oh, ou, oui. tu sais. oh, oui. Fait c'est le nom qu'il qu possède actuellement. Il n'est pas dit que s'il le fabrique éventuellement, ça va porter ce nom-là euh, quand ils vont le sortir. Là. Comme tu dis, ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée qu'il change. Oui, mais ça est un petit peu plus euh, facile à dire. Mais... Oui, ok, c'est bon. Autre information, ben vous l'avez sans, sans doute entendu parler parce que c'était très médiatisé euh, dans les dernières semaines. C'est le lancement euh, officiel de Théo Taxi, donc le, le projet de taxi électrique euh, d'Alexandre Taillefer. Euh, donc, et sa compagnie Taxelco, là, qui est la, la compagnie qui gère, euh, en, entre autres, le projet de Théo Taxi. C'est un projet de, de, de, de, de, de taxi en bonne et due forme, en fait, là donc euh, avec des conducteurs qui possèdent euh, des licences, euh, des, des permis de taxi valides. Donc, c'est du vrai taxi, comme on a toujours connu, mais avec des améliorations. Dans le fond, euh, il a gardé la légalité du système de taxi conventionnel, puis il a ajouté le, le Glaber et la techno euh, de Uber, puis il a même rajouté des petites touches personnelles pour offrir un, un système de taxi qui, euh, en plus d'être technologique et intéressant à l'utilisation, va être écologique et devrait… Euh, émettre euh, quelque chose comme pas loin de zéro euh, émission, là, parce qu'on va être en 100% électrique. C'est un projet de 250 millions de dollars, donc on parle d'un quart de milliard de dollars presque exclusivement de fonds privés. Donc, euh, c'est intéressant. C'est sur cinq ans, c'est beaucoup de sous. Le projet est lancé sous forme... Euh, Puis là, « to try out, je dirais, pour les prochains mois, donc une cinquantaine de taxis vont être mis sur les routes, mais on parle de plus de, 5, euh, de 500 taxis, oui, euh, tant une minutes, non, c'est pas 500, c'est euh, 1000 taxis euh, prévus pour 2017, donc pour le 375e anniversaire de Montréal. Donc, 1000 taxis, c'est du taxi, ça, là. En juste deux ans, c'est pas mal. Oui. Ouais, on commence avec 50, puis il commence maintenant, donc juste un peu avant l'hiver. Il va le tester, dans le dans le fond, dans les, les conditions les pires. Puis, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée de le faire comme ça, mm -hmm. parce que ça fonctionne bien là, ça va fonctionner bien tout le temps. Euh, il le fait euh, avec des, euh, des véhicules connus, euh, des, donc des modèles de véhicules connus, donc des euh, Kia Soul, des euh, Nissan Leaf, euh, des euh, Tesla. Il... Ouais. sont-ils toutes peinturées vertes j'ai vu les euh, ben, En fait, les vertes il y a deux, y a deux euh, gammes de services offerts par Théo Donc le Théo euh, Taxi de base c'est une flotte de véhicules blancs et verts euh, donc les Leafs, les Tesla puis les Kia Soul et il y a aussi le service euh, plus luxueux. Les Théo noirs, donc c'est des, des véhicules, euh, c'est des Tesla noirs, mais des Tesla plus luxueuses, donc plus équipées, euh, plus high-tech, qui vont être utilisés pour le service noir, qui est un service plus corporatif là, pour les déplacements d'affaires, euh, par exemple tu as des je sais pas moi tu as, as une entreprise puis as un euh, représentant d'une entreprise amie euh, du Japon qui vient de visiter puis tu tu vas le chercher à l'aéroport ben tu, peux, tu pourrais lui envoyer un Théo noir pour aller le chercher plutôt qu'un taxi conventionnel l'équivalent okay, d'une limousine maintenant Oui, c'est ça, c'est okay. ça, exactement. Ouais. Mais le service de taxi de base, c'est le service Théo Taxi, les véhicules euh, qui, font tout, qui, sont tout, qui sont déjà toutes blanches et vertes. On en voit circuler dans les rues de Montréal. Euh, il y en a une cinquantaine et euh, d'ailleurs, les gens sont invités, je ne sais pas s'ils ont tout recruté, là, mais sont invités à s'inscrire sur le site de Théo Taxi. Vous pouvez donner votre nom pour faire partie des gens qui allaient pouvoir euh, participer au programme d'essai. Donc, ils ont besoin de. Ils ont besoin de cobayes puis se faire euh, rider en taxi, dans le fond, pour essayer le système puis s'assurer que tout fonctionne bien avant de le lancer en plus grande pompe là, un peu plus tard, euh, après l'hiver, donc ou, au printemps. Donc, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de Théo Taxi euh, Montréal. Vous allez voir toute l'information qui est là. Et par le site de la VEC, vous avez les, les liens pour euh, y accéder. Donc, euh, ils cherchent 500 personnes, puis euh, ils vous demandent là, euh, vos, vos lieux de déplacement puis tout ça. Euh, entre quelle place et quelle place vous vous déplacez habituellement, puis euh, ils vont entrer en contact avec vous, puis ils vont vous offrir des déplacements pour être capables de tester le, la machine. Quand je dis la machine, c'est évidemment la faisabilité de rouler électrique, mais ça, je pense y a, euh, en tout cas, Alexandre Tafer n'en doute pas, puis ceux qui ont des véhicules n'en doute pas aussi, surtout de la façon dont il est organisé avec euh, beaucoup de véhicules, des rotations, des systèmes de charge rapide euh, privés, Euh, pour recharger les véhicules puis tout ça, ça je ne doute pas que ça va fonctionner. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de technologies, si on parle de ce qui, euh, ce qui amène euh, de, différents du taxi régulier, outre euh, euh, l'uniforme, d'ailleurs, euh, je vous rappelle que lorsqu'il a parlé la première fois de lancer une entreprise de taxi électrique, il parlait de l'uniforme, mais qu'entre... Ce moment-là et maintenant, euh, les chauffeurs de taxi réguliers de Montréal euh, vont euh, devoir porter aussi un uniforme. Hein, ça a été annoncé. Je pense que ça a mis un peu de pression sur, sur le système. Mais il y a également beaucoup de technologie à bord du véhicule. Donc, évidemment, on parle d'un système informatique euh, assez avancé pour la répartition, meilleure répartition, contrôle en temps réel de la position des taxis, une, des applications mobiles pour appeler les taxis un peu à la Uber où tu vois ton, le véhicule qui s'en vient de chercher, système intelligent où c'est le véhicule le plus proche qui va te chercher, etc. Capacité du système avec l'approbation des, euh, des utilisateurs de partager les frais d'une course. Par exemple, je dis n'importe quoi, là, moi je pars de Longueuil, j'appelle un taxi parce que je vais veiller à Montréal puis je ne vais pas prendre mon charge. je pars de Longueuil puis je m'en vais euh, je dis n'importe quoi là euh, au centre-ville de, de Montréal et puis euh, il y a quelqu'un d'autre qui appelle un taxi qui demeure euh, tout près du pont Jacques-Cartier puis qui lui suit va aller s'en va au centre-ville ben si mon taxi passe pas loin de chez lui euh, le système informatique va pouvoir va, va offrir à la personne de Longueuil la possibilité de en chemin sans faire trop de détour de ramasser l'autre qui s'en va à la même place ou à peu près à la même place que nous autres et de partager les frais de la course OK Donc ça, ça devient intéressant parce que dans la mesure où bon, tu es tout seul dans un taxi, là, ça ne veut pas dire que ça, ça, ça t'adonne tout le temps, mais quand ça t'adonne, euh, tu pourrais partager les frais de déplacement là, euh, selon ce qui est au compteur du taxi qui fonctionne selon les règles déjà en vigueur du gouvernement par rapport à temps, du kilomètre, etc. Là, ce montant-là va être facturé, mais tu vas le partager au prorata d'utilisation du service. Donc si toi tu as utilisé… Euh, Je dis n'importe quoi, le deux tiers du, du trajet du taxi, puis la personne que tu as embarqué un tiers, bien, vous allez vous partager la facture et le système va vous le calculer automatiquement euh, deux tiers à un tiers. Ah, Donc, ça, de, ça devient très intéressant. Il ouais. euh, y a un petit iPad disponible à l'arrière du véhicule dans lequel la publicité ciblée va être envoyée. Parce que là, toi, tu l'as appelé, puis quand tu l'as appelé, tu es parti d'un quartier X, puis tu. Tu lui as dit que tu t'en allais éveiller, je ne sais pas trop où, là. Uh, Mettons, tu t'en vas au restaurant, un restaurant mexicain. Ben, déjà, le système sait que tu restes à la Rive Sud, puis que tu es intéressé par la bouffe mexicaine, donc pourrait te cibler une publicité en regard de ton, puis voyons un peu plus loin, si tu l'utilises souvent tes déplacements, parce que tu fais ça à partir de ton application mobile. Donc, il se rappelle euh, une fois à l'autre. Un usager, tu sais, un nom d'usager, puis tout ça, ça fait trois, quatre fois, tu l'utilises, il commence à connaître tes goûts, il commence à savoir d'où tu pars, où tu viens, à quelle heure tu reviens, quel genre de place tu vas, euh, ce qui fait que la publicité va pouvoir être vendue, puis ils ont des partenaires là-dedans, entre autres euh, les gens de si je ne me trompe pas, qui sont impliqués au niveau de la publicité là-dedans, qui vont être capables de cibler euh, la pub en conséquence. Bon. Donc, tu parles de Longueuil, tu ouais. t'en vas manger chez le Mexicain. Veux-tu qu'on arrête chez Uniprix en passant pour <rire> acheter du Zantax pour tes <rire> futurs brûlements d'estomac? <rire> c'est exactement ce qui pourrait arriver. Ouais. Okay. Ça va te le proposer. Fait c'est assez euh, quand même assez exceptionnel. Pa les parts de recharge pour euh, les téléphones mobiles à l'arrière pour les usagers. En fait, ils veulent que l'expérience du euh, de, de la personne qui prend le taxi, là, du client, soit euh, impeccable. Donc, c'est un mélange de véhicule électrique de technologie pour te donner euh, plus de services puis une expérience de déplacement qui est impeccable. Je pense que c'est un bon modèle d'affaires. Euh, je finirai en disant que contrairement aux courses de taxi normales. Euh, le, le système de rémunération des chauffeurs va être différent dans ce sens où les, les chauffeurs vont travailler selon un taux horaire et non pas en fonction des courses. Donc, euh, le, la rémunération va être plus avantageuse pour la majorité des chauffeurs puisque appel pour appel, quand ils sont « on duty », Ils vont travailler avec un, une paye à taux horaire. Euh, Puis ça, c'est rendu possible. Puis c'est le fun que j'en tombe là parce que ça va m'amener à un autre sujet. C'est rendu possible dû au fait que les coûts d'exploitation d'une flotte de taxis électriques vont être infiniment plus bas que qu'une flotte de taxis à essence. Hein. Un taxi, c'est grosse dépense. Ce C'est pas compliqué, c'est le gaz. À partir Évidemment, si je fais abstraction du permis de taxi, mais dans un cas comme dans l'autre, ça te le prend. Donc, c'est le gaz qui coûte cher. Le véhicule a beau coûter plus cher, le véhicule électrique, un véhicule comparable, par contre, avec les économies, dans la première année, ça, tu es, es venu le chercher. Là. Ouais, ouais. Ça, c'est des gains que tu fais, mais ces gains-là, c'est une formule de partage des gains qui va être faite en fonction, bien, évidemment, des actionnaires. Il 250 millions d'investissements. Les actionnaires veulent avoir un retour sur l'investissement, bien sûr. Ce qui n'aura pas été mis dans le gaz va pouvoir leur être donné en partie. L'autre bout va être donné en salaire parce qu'à tout horaire, bien, ça coûte un peu plus cher Les salaires vont coûter plus cher que ce que coûte le système de rémunération traditionnel des chauffeurs, mais il y a là-dedans, puis c'est comme ça que Alexandre Taïfer le, le, le vend, euh, une approche qui est un peu plus sociale, qui est un peu plus équitable envers les chauffeurs, donc il est conscient que ces X chauffeurs sur un an vont coûter plus cher qu'une flotte de taxis traditionnelle. Mais il n'y a pas de problème à aller payer à, à ce que ça lui coûte plus cher, compte tenu qu'ils vont faire plus d'argent parce qu'ils ne payent pas de gaz. Tu sais, c'est un, un peu ça la logique derrière. C'est tout. tout pensé. Oui. C'est sûr puis c'est probablement la meilleure manière de rentabiliser une voiture électrique. C'est que tu fais beaucoup de kilométrage, puis surtout en, théoriquement, les voitures qui restent en ville, même, vont consommer moins d'énergie parce que tu as toujours beaucoup d'arrêts, départs, recharges en freinant, des choses comme ça. Fait que tu peux faire beaucoup de kilométrage au centre-ville euh, avec une voiture électrique, non c'est ça. effectivement okay. puis euh, tu ils, euh, ils se sont équipés pour que ça marche là euh, il y a déjà deux bandes de recharge rapide de euh... Euh, ce qu'on appelle les BRCC, là, 400 volts qui sont installés euh, à Montréal dans un sous-sol, euh, dans un stationnement souterrain. Là. Ça va être, ils vont être évidemment, ils sont privés, là, ils ont été achetés par euh, Théo, donc ils vont être à usage exclusif, mais ils vont, être, ils vont pouvoir rouler euh, en permanence. Ils vont avoir dans le stationnement également des bornes de recharge sur le 220, un système de rotation aussi des véhicules euh, qui fait que, bon, euh, un chauffeur qui fait un gros chiffre et qui a fait bien du déplacement pourrait à un moment donné... Euh, Laisser son taxi, sa charge, partir avec un autre numéro de taxi, puis euh, bingo, on continue pendant que le, le, véhicule, le premier véhicule se recharge, etc. Mmh. Donc, euh, le, le modèle a été, a été pensé. Euh, Alexandre connaît très bien l'autonomie, les avantages et les lacunes des véhicules électriques euh, de la génération qu'on connaît et son modèle d'affaires, puis ses euh, prévisions tiennent compte de tout ça. Ce n'est pas un projet... Euh, C'est pas de la science-fiction, puis c'est pas euh, en l'air, dépourvu d'analyse. je veux dire, euh, c'est un homme d'affaires reconnu qui était capable d'aller chercher un quart de milliard de dollars sur un projet. Je peux t'affirmer, sans l'ombre d'un doute, que ses analyses étaient solides. Là. Non, j'ai aucun, j'ai aucun doute là-dessus. Il ne s'est pas lancé là-dedans, sachant pas ce qu'il faisait. c'est c'est bien clair. Non, bonne idée. Puis pour jumper d'un sujet à l'autre, je te parlais de l'avantage des coûts d'exploitation plus bas qui permettent euh, forcément de mettre de l'argent dans les des actionnaires et de payer un peu mieux les, les chauffeurs de taxi. Mmh. Euh, la même logique a été utilisée par euh, la ville de Los Angeles qui s'est équipée de 300 autos de police électriques. Et puis, leur euh, modèle d'affaires prévoit des économies de 41 des coûts d'exploitation. Puis, euh, ils mettent pas n'importe quoi. là, C'est euh, des, des Tesla SP85D. Puis, ils ont des BMW i3. Euh, donc, on parle quand même de véhicules qui sont assez chers à l'achat. On ne parle pas des, des, des plus chers parmi les auto-électriques, on s'entend. Euh, puis, euh, tout ça, ben, le, leur, leur plan de match, c'est 41 d'économie en coût d'exploitation avec les, une fois les 300 véhicules. Là. Je pense que les, les 300 ne sont pas encore achetés, sont en train de les acheter, mais le but, c'est 300 puis 41 d'économie en coût d'exploitation. Donc, y a, on commence à voir euh, les avantages marqués euh, financiers Puis, c'est un peu paradoxal parce que je vous rappelle que si on, on recule d'un an et demi, deux ans, les facteurs qui faisaient en sorte qu'on n'achetait pas les auto électriques c'était toujours des éléments de coût. On disait que c'est trop cher. Ouais. Et là, euh, puis c'est vrai que c'est plus cher là, à l'achat, mais ils ne sont pas vraiment moins chers qu'ils étaient les auto -électriques, là Je veux dire, la Tesla S d'aujourd'hui, puis la Tesla S d'il y a deux ans, il n'y a pas de différence de prix. qui just... En fait, ce qui change, c'est que les gens commencent à calculer comme faux. faut pas juste regarder le coût d'acquisition, mais regarde le coût d'exploitation aussi. Puis c'est là que c'est avantageux un auto électrique. C'est pas la journée que tu vas signer ton contrat d'achat chez le concessionnaire. C'est pas là que tu viens de faire le deal. Là. Le deal, c'est à toi et moi, quand tu regardes ce que tu t'as pas dépensé en gaz puis ce que ça t'a coûté en électricité, c'est là que tu le vois, le deal. c'est à l'utilisation... Et là, ben, les entreprises et les organisations publiques commencent à le voir. Puis ça, je trouve ça intéressant. Là, C'est bon signe. C'est ce que je dis au monde, au bureau, quand ils pense au magazine de voiture électrique. Je dis, regarde, tu prends ton coût de location ou d'achat de ta voiture présentement, rajoute le prix du gaz que ça te coûte par mois, puis enlève un peu, euh, enlève peut-être, euh, tu sais, 50 ou une affaire la même par mois, puis c'est le prix que tu es capable de te payer pour une voiture. Eh ouais. Ça fait, calcule le prix du gaz dans ton, dans ton paiement si, puis tu vas encore sauver si tu descends en bas de ça parce que tu vas sauver sur l'essence. fait que le monde oublie ça souvent des fois. Plus la maintenance. Oui, effectivement. Oui, puis la maintenance, c'est souvent euh, les, les écarts. On, on le néglige souvent, mais c'est beaucoup. Je l'ai déjà dit ici, là, moi, sur euh, ma première voiture électrique, en presque quatre ans d'utilisation, j'ai changé l'essuie-glace le, arrière puis j'ai payé pour faire changer mes pneus parce que je suis trop cheap pour le faire moi-même. C'est tout ce que j'ai mis comme argent sur ce véhicule-là, à part de l'électricité dans la batterie. Oui, c'est ça. Tu sais. C'est très, très peu dispendieux. Oui. Euh, sur une note un peu plus légère, euh, l'Association la, des véhicules électriques du Québec, en collaboration avec Nérouge, propose cette année un projet pilote Euh, de raccompagnement ni rouge en véhicule électrique, <rire> Ça risque d'être assez intéressant. Ça va être le samedi 19 décembre 2015. Ça va avoir lieu, le projet pilote va avoir lieu dans deux villes, à Québec et à Montréal. Euh, cette année, on va le faire avec des véhicules hybrides branchables et des 100% électriques avec chargeur de 6 kW et plus, ben 6 kW, donc pas de 3.3 et ou pas de recharge rapide. Évidemment, ouais. le principe, on le comprendra, c'est que si on fait des raccompagnements, puis on doit faire des recharges, on ne veut pas faire un raccompagnement, attendre 8 heures et faire un autre <rire> raccompagnement. <'est> ça <rire> lève un peu le but. Oui, ouais, c'est ça. Puis je ça, pense que la publicité le... n'est pas très bonne non plus. non puis le gars a le temps de dégriser en 8 heures. <rire> c'est ça. Alors qu'on a des véhicules qui se chargent beaucoup plus vite, donc euh, pour le projet pilote, on va s'en tenir à ces véhicules-là pour l'instant. mais quand même, ça va être une équipe avec des, euh, des chauffeurs, puis euh, deux véhicules, une rotation de véhicules, donc on pourrait décider, toi, puis moi, puis un autre de nos de, de chums, de, de participer, puis on prend mon véhicule, pendant que le tien se charge, on fait un, deux raccompagnements, ou à un moment donné, on switch on, de véhicule, on met l'autre ça la charge, puis on continue comme ça. Évidemment, euh, l'élément de départ de tout ça, c'est euh, Rouges, comme beaucoup d'autres organismes, ou euh, associations, à un moment donné, ils se penchent un peu sur de quelle façon ils peuvent réduire un peu leur empreinte écologique. Puis, étant donné que c'est un organisme dont le but, c'est de faire déplacer du monde en voiture, donc par, presque par définition, de polluer un peu par la bande, mais en le faisant en mettant hein, en sauvant des vies hein en étant un peu plus sécuritaire donc des gens qui sont en état de conduire et qui conduisent des gens qui ne le sont pas il y a quand même une empreinte écologique forte du fait qu'il y a des déplacements de véhicules pas en plus on va chercher la personne pour qu'il ramène son auto fait que c'est deux véhicules qui se tu sais le, le système de chauffeur de raccompagneur c'est beaucoup de véhicules qui se déplacent pour une personne qui a pris un verre ou deux de trop dans le fond là ouais. fait l'idée d'en faire une partie Même si c'est expérimental cette année avec des véhicules électriques, ça a un impact important sur l'empreinte écologique d'un événement comme celui-là. Donc, ça risque d'être bien intéressant. Euh, les euh, propriétaires de véhicules électriques qui sont intéressés de participer euh, au projet pilote peuvent, sur le site de la aveq.ca. Euh, faire une petite recherche, l'Opération des Rouges, on a une nouvelle là, sur notre site la, la nouvelle a été postée le 22 euh, novembre, là, donc euh, en en recherché la petite nouvelle sur l'Opération des Rouges, allez voir ça, petite icône, vous cliquez là-dessus, vous avez info les, les informations et la possibilité de vous inscrire au projet pilote, je pense que ça va être euh, bien intéressant, on va voir ce que ça donne pour une première année, puis après ça, ben, on va ajuster en fonction de ce qui a bien, moins bien été, puis... Euh, espérons là pouvoir faire d'autres euh, éditions avec euh, plus de possibilités et aussi d'autres régions que juste la région de Montréal et la région de Québec. Pour l'instant, on joue safe, on se tient proche des bornes de recharge rapide et euh, tout ça. On veut que ça marche bien, mais une fois que tout va être décollé, puis que le modèle va être euh, accepté, fonctionnel, ben, on espère pouvoir le répéter d'autres années. Oui, non, c'est une, une belle initiative. J'espère que le, le monde va embarquer. J'ai hâte de voir si vous allez sûrement avoir des commentaires. Euh, de gens plus ou moins en état de faire des commentaires. Oui, c'est ça. Il ne faut pas le voir comme étant une, une, une très grande opportunité de promouvoir les véhicules électriques parce qu'effectivement, nos passagers sont peut-être pas... Par définition, ils sont plus bien ben en état d'avoir une discussion. Alors, remarque que, tu pour à, faire affaire que les rouges, euh, c'est... Des fois, tu as juste un verre de trop, puis je ne sais pas toi, mais on parlé pour moi. Un verre de trop, euh, je suis encore parlable. <rire> tu c'est le 0.08, là. Il ne faut pas penser que... On n'est plus capable de, de, de faire nos tables de multiplication quand on l'atteint. Ça vient vite, plus vite qu'on le pense d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y en a qui se font poigner. Alors, ouais. euh, c'est sûrement qu'il y en aura une coupe qui vont être euh, de, de passagers qui, avec qui on va pouvoir parler un peu d'auto-électrique. Puis tant mieux, si on peut le faire, mais on est bien conscient qu'il va y en avoir une grande partie qui ne seront plus en état de jaser, puis Ça fait partie de la game. Je pense le but. Oui, ça va faire circuler des véhicules électriques, ça va les faire avoir, on va pouvoir en parler, mais le but, c'est surtout de démontrer qu'on est capable avec des véhicules électriques d'aider un événement qui, par la nature de ses opérations, a une empreinte écologique assez forte. Donc, euh, d'être capable de donner un petit coup de main là-dessus, puis de, de voir ce qui va être euh, réaliste et réalisable. C'est euh, un peu le, le but de cette première achat-là. Euh, oui, belle initiative. Fait que si ouais. vous avez une voiture électrique, ça vous tente allez vous inscrire. Oui, on vous attend. Écoute, euh, le temps en file, Il me reste deux petites nouvelles. Je ne peux pas passer, euh, avant, euh, avant de terminer, je ne peux pas passer sous silence euh, de parler du euh, rappel qui a été émis pour euh, les euh, Tesla. Tu en as sûrement entendu parler. Oui, ouais, j'ai vu ça passer. Ouais. Bon, C'est les modèles S vendus depuis 2012. Ça représente quand même euh, beaucoup de véhicules. Là, il faut rester calme, hein? On, le, le, avec les rappels qu'il y a eu dans les dernières années euh, chez plein de, de compagnies, des problèmes majeurs, là, euh, on n'est pas là, dans des voitures qui ne freinent plus ou des trucs comme ça. Là. Il y a des, des, euh, une attache euh, d'une ceinture de sécurité avant défectueuse en Europe qui a comme déclenché l'opération. Prenons pas de chance et vérifions les... Euh, Les, les ceintures de sécurité pour s'assurer qu'elles soient correctement fixées. Donc, c'est la tâche de sécurité, la tâche de la ceinture de sécurité avant des véhicules. Donc, euh, ils ont fait, tu Tesla euh, indiqué, nous avait indiqué avoir effectué les inspections de 3000 véhicules. Puis, euh, écoute, il y, y a un seul véhicule. Euh, qui avait le problème là donc on ils sont même pas certains que c'est un problème généralisé tu sais c'est pas nécessairement un problème de fabrication qui fait qu'ils sont tous comme ça ça peut juste être un modèle que y a eu une erreur à l'assemblage ou peu importe là, mais ils n'ont pas pris de chance donc évidemment ça a fait jaser hein, parce que quand il arrive quelque chose aux auto électriques c'est toujours la porte qui vient de s'ouvrir pour ceux qui n'aiment pas bien ça puis ils disent ah, vous l'avez dit vos auto électriques c'est pas bon là ouais, c'est ça quand tu vois une auto électrique qui pogne en feu ben hein, Pour, pour chaque auto-électrique qui a poigné en feu dans le monde, il y en a eu à peu près 5000 euh, à gaz qui a brûlé. c'est ouais, ça. C'est pas grave. Là. Ça paraît et... moins parce qu'il y en a plus puis c'est plus normal. C'est ça. Ce c'est pas un gros problème, mais quand même, si vous en entendez parler, c'est rien de bien grave. Mais si vous avez une Tesla S qui date euh, de 2012 et plus, donc euh, il y a fort probable qu'il est dans cette gamme-là, il euh, y a un rappel pour la ceinture de sécurité, c'est rien de majeur. Ils vont vérifier puis il y a des chances qu'il n'y ait rien. Ouais, il y a des grandes chances qu'il n'y ait rien. Okay, c'est bon. Euh, dernier point, je finis avec ça. Euh, nouvelle qui était, puis là, ça ne touche pas les autos directement, mais euh, par la bande, oui, mais c'est une nouvelle qui a été annoncée euh, la semaine dernière, mais une nouvelle importante, euh, la fusion entre le regroupement des amateurs de véhicules électriques et l'AVEC. Donc, euh, il y avait une autre association de véhicules électriques, si vous voulez, qui était le, le RAV, le regroupement des amateurs de véhicules électriques. On faisait essentiellement la même affaire, hein, on pro la promotion de l'électromobilité, faire faire des essais routiers, euh, euh, aller donner des conférences, expliquer un peu ce que c'est. Donc, ça, on se ressemblait beaucoup là, bon, euh, à des échelles différentes, puis à des... Euh, On n'avait pas tout à fait le même marché géographique, je devrais dire. Eux étaient plutôt situés au centre du Québec, puis tout ça. Mm -hmm. fait que ce qui fait que nous autres, l'avec, on couvre le Québec au complet, mais la, la zone du centre du Québec, on était comme un peu plus low profile, parce que dans le fond, elle était bien desservie par le RAV. Puis notre intention n'était pas de, de tirer, dans, comme on dit, d'un de bande de quelqu'un qui fait la job on, pour laquelle on, cro, qu on croit qu'il faut qu'il soit faite puis il le faisait, puis il le faisait bien. Fait qu'on c'est toujours, euh, toujours on a toujours côtoyé, c'est toujours partagé les choses, mais pour plein de, de raisons, là, puis euh, entre autres de temps d'organisation et d'ampleur que prend les. Ça, ça commence, je sais pas si vous le réalisez, là, mais. Le, avec le nombre d'événements dans lesquels on se présente et on fait des, euh, des conférences, on fait essayer des véhicules, euh, c'est rendu phénoménal. Nous, si on n'avait pas des délégués et des directeurs régionaux, on pourrait tout simplement plus suivre. Là. C est, c est, ça, ça prend de l'ampleur. Ça ouais. devient populaire. Donc, puis eux, ils étaient en train de, de s'étouffer parce que les demandes étaient très grandes, leur crédibilité était très bonne. Fait qu'ils étaient en demande, puis là, ben, ils ne fournissent plus, puis tout du monde, c'est du bénévolat. Ils ouais, On pas personne payé là-dedans. Non, on a des jobs, puis on fait ça. Fait que là, à un moment donné, ben, on s'est assis ensemble avec eux autres, puis je pense que la logique, c'était de, de, de euh, qu'ils se, qu se fusionnent avec nous. Ils deviennent, euh, par le fait même, l'équipe centre du Québec pour l'AVEC. Donc, c'est la même gang, ils vont faire la même affaire, mais au lieu de s'appeler euh, le, le Ravé, ils s'appellent l'AVEC, puis ils Datsal. Fait que si vous avez fait des événements, vous avez rencontré ces gens-là dans le passé, ils sont encore tous là, bien contents, Puis euh, autant eux que nous on est très heureux de, de travailler ensemble il y avait une approche pour les essais routiers qui était très intéressante il avait développé des logiciels pour la gestion des, des, euh, des gens qui veulent faire les essais puis tout ça là, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on fait faire des essais il faut s'assurer que les gens ont des permis de conduire euh, qu'ils s'inscrivent, le modèle de véhicule qu'ils veulent essayer puis il y a toute une gestion avec les bénévoles Tu sais, quand tu fais 2-300 essais routiers dans un événement, une fin de semaine là, ça prend un peu de coordination dans tout ça Fait que les euh, autres, il y avait une excellente euh, compétence là-dedans. Fait qu'on est bien content de travailler avec eux autres. Fait que c'est ça. Le le, le, le Ravé fait maintenant partie de l'AVEC. ça s'appelle l'AVEC. Et puis sur notre site web là, vous avez aussi l'historique. Si vous allez dans l'onglet à propos de notre site web, vous avez accès à l'historique des deux, euh, des, des, des, des, autant de l'AVEC que du RAVÉ, puis qui explique là ce que je viens de vous dire là. Donc euh, si vous en entendez parler, voilà la réalité. Voilà la la vraie affaire, comment ça s'est passé. Bon, mais la famille s'agrandit. Oui, monsieur. Fait Ma... c'est tout pour moi cette semaine, mon cher ami. Super, fait qu'on va, on va terminer ça là-dessus. Euh, Martin, si les gens veulent te parler, te contacter, avoir des informations sur le merveilleux monde de la voiture électrique, comment font-ils cela? En m'écrivant à martin-aveq.ca. Puis, vous pouvez aller visiter le site de l'AVEC. Vous avez des comptes Twitter aussi, si les gens veulent s'abonner pour avoir les dernières nouvelles. Vous avez un compte, euh, compte Twitter, une page Facebook. Euh, YouTube, puis... Pinterest, Google+, on, on est pas mal partout. Oui, puis un, un forum, si vous avez des questions, vous allez poser des questions sur le forum. C'est merveilleux. J'ai eu beaucoup de réponses euh, sur les gens, euh, grâce aux gens du forum de l'AVEC quand je me magasinais une voiture électrique. Puis après ça, l'installation de la borne, l'achat de la borne et toutes les questions qu'on peut avoir quand on embarque dans un monde qu'on ne connaît pas à fond. Euh, C'est vraiment intéressant. Une, une belle place avec euh, des gens qui ont euh, pas mal toujours les réponses aux questions qu'on a. Euh, même si des fois, vous pensez que votre question est bizarre. Il y a probablement quelqu'un d'autre qui se pose la même question que vous puis votre question, si vous osez la poser, Euh, va probablement euh, aider quelqu'un d'autre aussi. Donc, euh, gênez-vous pas, aller faire un tour. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Euh, puis je ne dirais pas qu'il y a juste des gens niaiseux, c'est pas vrai. C'est vieille affaire plate, un, comme on disait C'est un nouveau jeune. monde dans le monde des autos électriques ouais. là, ça fait pas 15 ans que c'est populaire, ça fait 2-3 ans, là, puis je te dirais plus particulièrement un an et demi où ça décolle vraiment beaucoup. Ouais. Donc les gens qui nous arrivent, c'est tous des gens qui commencent, fait qu'on est habitué, puis on est là pour ça donner l'information, on est neutre, on n'est pas rattaché à aucun manufacturier ou quoi que ce soit. Donc on donne je pense la bonne information, puis c'est aux gens après ça de de faire le choix en fonction de l'info qu'on leur donne. C'est ça, c'est une bonne place pour savoir si la voiture électrique marche dans votre quotidien ça se peut que vos besoins ne, ne, ne, ne concordent pas avec l'achat d'une voiture électrique. C'est une bonne place pour le savoir. Parce que souvent, il ne faut pas nécessairement se, se fier aux euh, au vendeurs chez le concessionnaire pour vous donner leur juste. Parce que souvent, ce n'est pas, pas, pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne sont juste pas informés. Ce n'est pas assez, tu sais, ce n'est pas partout encore. c'est pas assez populaire à leurs yeux nécessairement, pour qu'ils s'informent beaucoup là-dessus. Fait que des fois, aller chercher des opinions de gens qui connaissent ça, qui en ont une, qui vivent avec en été, en hiver, dans le trafic, sur l'autoroute, c'est toujours une bonne place pour aller chercher de l'information. Donc, moi, si vous voulez me rejoindre, bien, sur Twitter, c'est Ascalazormo. Il y a le compte du Podcast Auto qui est à Podcast Auto. On a une adresse courriel euh, qui est le podcastauto@gmail.com On a aussi une page Facebook. Juste chercher Podcast Auto sur Facebook, et puis euh, vous pouvez aussi me lire sur le blog automobile de Kijiji au frkijijblog.ca dans la section véhicule euh, un article à chaque deux semaines maintenant, donc vous pouvez aller lire ça, puis tous mes anciens articles aussi, si vous n'avez rien à faire, ça vous tente de lire, il y a tout plein d'articles sur ce site-là. Donc, là-dessus, je vous dis merci encore une fois d'avoir écouté cette émission du podcast auto, puis on se dit à la semaine prochaine, bye tout le monde, merci Martin. Bye, merci.